Salut sur le podcast de la communauté PS3, aujourd'hui avec euh, Hervé Poussin, Tazmayer, Canon, 101 et Sirius, euh, pour évoquer le jeu Resident Evil 5. Euh, donc savoir ce qu'on pense euh, de part et d'autre euh, les membres de la communauté. Hervé, t'en penses quoi de ce jeu Ben moi j'étais pas trop pour au départ de ce jeu là, j'ai jamais joué en fait au Resident Evil des, des les premières séries du nom, 1, de, 2, de, de 3 et 4. Et euh, en fait c'était un manque d'actualité aussi qui m'a poussé à prendre ce jeu-là. Et puis euh, surtout mon petit canon en fait qui m'avait euh, okay. dit que c'était un très bon jeu. Donc euh, moi j'étais discipliné, je l'ai écouté. Et euh, je regrette pas parce qu'en fait c'était un très bon jeu. Le seul truc qu'en fait que je regrette en fait, c'est qu'il n'y ait pas de, de multi là-dessus. Il y a juste un coop à deux. Mais euh, tout le tout l'intérêt du jeu en fait, rentre dans ce dans ce coop à deux en fait. C'est euh, un jeu où en fait si tu vas aller au bout, il faut absolument euh, pas prendre l'intelligence artificielle qui est pas très bien foutue en fait quand tu joues en solo. Il faut vraiment prendre un, un coéquipier. Euh, Un réel gamer en fait qui te qui te permettra en fait de prendre un grand plaisir et d'avancer complètement dans ce dans ce jeu. -là. Donc voilà, c'était mon avis, il est graphiquement, il est, il est bien, le, le, la jouabilité est, est très simple en fait, le euh, se, se fait rapidement. Euh, les trésors en fait sont un peu chiants à trouver mais, mais ils se trouvent facilement en fait et t'arrives à avancer dans le truc. Euh, le truc qui est plaisant aussi c'est euh, au niveau des armes, tu peux euh, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu en fait euh, acheter, des, euh, acheter la possibilité d'avoir des armes en illimité. Parce que dans le jeu, en fait, pour retrouver des munitions, tu souvent, euh, souvent en panne au tout début. Et euh, après, le plaisir d'avoir tes armes illimitées, anony notamment le, le super euh, lance-roquette, en fait, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir parce que tu exploses tout et, euh, et là, j'ai vraiment pris un pied pas possible. Moi, je... Ouais, non, je, te, je te coupe quand même parce que là tu perds tout l'intérêt du jeu en fait. Mais euh, je suis comme toi, hein, je me suis servi limité ce jeu là euh, d'un point de vue scénaristique il est pas terrible par rapport aux autres euh, c'est le cop co qui prend tout son ampleur comme tu viens de le dire par contre euh, le côté illimité est sympa mais tu perds tout l'intérêt du jeu quoi. tout l'intérêt du jeu c'est ce côté où t'as pas assez d'une finition où on se plaint aujourd'hui qu'on a pas assez de jeux en survival tout ça et l'illimité est sympa pour finir le jeu euh, pour avoir le platine en gros hein, schématiquement ah oui, mais, sinon, euh... oui. mais sinon le côté limité il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun intérêt sincèrement Mais, mais par contre pour, pour rebondir sur ce que tu disais ouais le, le... quand tu joues en solo il est pas il est pas terrible parce que l'intelligence artificielle elle est un petit peu pourrie dans le jeu euh, Shiva fait un peu n'importe quoi c'est toute l'ampleur de jeu là c'est le co-op et en coop tu t'éclates tu t'éclates tu prends ton pied c'est c'est t'as pas de multi mais par contre tu... sincèrement c'est un jeu qui est excellent c'est un jeu qui est excellent où tu t'entraides euh... c'est un très bon jeu c'est un très très bon jeu moi je, suis un... Bon, je partage un peu votre avis euh... Un des, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces derniers mois aussi enfin ces derniers mois il, il a, a peut-être 6 ou 8 mois maintenant euh, s'il si, y a quand même du multi parce qu'ils ont sorti comme une version multijoueur le fameux patch mmh. le fameux patch qui était déjà apparemment déjà présent sur le Blu-ray et, et le... Ouais. Et le, le, le fait d'acheter le, le patch, ça l'a ça débloqué sur Blu-ray ouais. euh, Bon, je sais pas ce que veut le multi, je sais pas, je, bon, personnellement je l'ai pas testé. Je, je, je... Moi je l'ai testé parce que je l'ai acheté. Et, ouais. euh, et sincèrement, tu... Alors, ça vaut pas 5 euros, c'est clair. Mais par contre tu t'éclates bien quand même, tu fais des équipes, c'est sympa. Tu Non, le côté multi, bon, tu joues qu'à 4, hein, donc c'est pas pas bien loin. Mais euh, il est sympa, il est quand même assez sympa, tu rigoles bien, tu passes des bons moments, tu, tu délires bien. Non, mmh. sincèrement. Moi, le, le seul vrai défaut que je trouve à ce jeu, parce qu'il a, a, a quand même un défaut, je trouve, c'est un défaut qu a, que beaucoup de gens ont, ont retrouvé, je pense, c'est un petit peu la rigidité, la rigidité du personnage, dans le sens où tu peux pas tirer et courir en même temps. Ouais, non, non, alors, ça... non mais bon, je sais que t'es pas forcément d'accord, mais mais ouais. c'est vrai que ça peut choquer de voir parce qu'il a il a il a un bon gameplay, tu te déplaces bien, enfin graphiquement c'est une tuerie, euh, l'histoire est quand même pas mal, euh, le, le cop est génial, il a une durée de vie tout à fait correcte, etc., etc. Par contre c'est vrai que le fait de pas forcément pouvoir de courir et tirer en même temps, bon on s'y fait, hein. moi je ça m'a pas gêné, moi bon, enfin. Concrètement, dans le jeu, ça m'a pas, ça m'a pas forcément plus gêné plus que ça. Mais euh, bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu désuet, dépassé maintenant. Euh... Bon, voilà. C'est ouais, vrai. Que... Mais, ouais, mais c'est, une fausse excuse. Enfin, c'est moi, je connais Resident depuis le tout premier sur la PS1 et Resident ça a toujours été ça, quoi. mais justement, fait... c'est parce qu'on peut reprocher. C'est que même... moi, j'ai adoré le 4 sur GameCube. C'est pareil, j'ai terminé, je l'ai adoré. Euh, mais ce qu'on pouvait accepter à une certaine époque, par exemple, euh, peut-être que maintenant, c'est... Quand je parle de désuétude, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est peut-être un gameplay qui, euh, entre guillemets, peut être dépassé et on, on peut, on peut s'attendre à pouvoir tirer dessus, courir et, et shooter en même temps. Mais encore Ouais, vas-y. Non, non, non, non, je vais finir, vas-y. Non, essayer. non, vas-y, j'avais fini, simplement. Euh... Non, ce que, ce que je voulais dire, moi, par là, c'est qu'on n'est pas dans un FPS, si tu veux. Et euh, re -re regarde Resident 5. Resident 5, si tu peux courir et tirer en même temps, euh, le jeu, tu, tu le torches rapidement. Quoi. Enfin, excuse-moi, tu le finis rapidement. Le... le... T'as plus aucun intérêt. Est, on n'est pas dans un FPS, c'est pas c'est pas un shoot. C'est prendre ta position, prendre ta, prendre tes marques, rester dans un coin, te planquer, te tirer sur les zombies, enfin les zombies ou l'équivalent qui arrive. C'est ça a été la marque de fabrique de Resident depuis le début. Il euh, n'y a, a aucune surprise. Alors oui, c'est sûr, il y a pas beaucoup d'évolution, notamment par rapport au 4, C'est un copier coller du 4, plus du moins. De toute façon, tu pas du scénario tout à l'heure. Moi perso, j'ai pas trop aimé le scénario. n'y a aucune évolution par rapport au reste. Moi ce qui. La seule chose qui m'a vraiment plu dans le jeu c'est le coop, sincèrement. Et je suis un fan de Resident, il m'a déçu d'un point de vue scénaristique. Par contre, le coop est grandiose. Moi ce jeu je l'adore. Moi moi, je je, moi, moi je te coupe aussi parce que moi je, je connais pas, je connais pas trop la série, tu vois. Mais euh, j'avais juste pris la démo et c'est vrai, moi ça m'a rebuté de, de prendre le jeu, juste parce que le fait que les personnages soient rigides, quoi. Et comme je connaissais pas la série. Euh, ni avant, ni 3, ni 4 et tout ça, ben, juste pour ça moi ça m'a un peu bloqué et euh, c'est pour ça que j'ai pas trop, trop aimé mais graphiquement, pour le reste euh, ça vaut le coup quoi. il est bien, mais sans plus ouais, c'est vrai la... que, que je rejoins Siri par rapport à ce qu'il a dit parce que c'est aujourd'hui euh, dans, dans les gameplays tu, tu, tu, tu, tu, tu vis avec le personnage donc euh, quelque part euh, il ne faut pas qu'il soit figé comme ça quoi. Ouais, mais alors là où je te, là où je t'arrête tout de suite, c'est que alors c'est vrai que t'as raison, c'est super rigide, je te l'accorde. Mais euh, quand tu joues à deux, quand tu joues au cop co et, euh, et je sais qu'avec avec Poussin on y a joué en cop co ensemble, le, le, le cop co est phénoménal, phénoménal. C'est c'est pas du tout le même gameplay. C'est vrai que la démo elle est elle est pas représentative du jeu quoi. Faut faut, faut y jouer en entier. Faut c'est le cop co exceptionnel, exceptionnel. Enfin moi c'est Quand je compare à d'autres jeux, je me suis jamais autant avec la texture Resident. C'est le seul jeu, c'est mon seul platine. J'ai passé 65 heures dessus et je ne m'arrêterai pas. Quoi. Enfin, bon, maintenant, si, ce que j'ai un, un peu fini, j'ai un peu rongé le jeu. Mais c'est un jeu qui est exceptionnel. Le cop est exceptionnel. Tu es obligé de t'entraider sans arrêt. Tu as, as ton partenaire qui est dans la mouise, tu vas le sauver. C'est le but. Quoi. Si, ton, si ton partenaire meurt dans le jeu, toi tu perds aussi. Donc faut vite que tu ailles le sauver. C'est vraiment de, de, de l'entraide. Tu as ce côté-là qui manque dans les jeux aujourd'hui, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Hein c'est pas faux, ça ce, ce côté en fait où t'as vraiment une entrée dans, dans les deux en fait et qu'il faut côté du début jusqu'à la fin de la mission, euh, je l'ai ra rarement vu dans un autre jeu. C'est clair, t'as pas, ce... pas le choix. Non t'as pas le choix, es obligé de le faire parce que sinon tu, tu perds ta mission et tu es obligé de te recommencer. Voilà. Et, euh, et par contre, le, le tout en fait c'est de trouver le bon coéquipier. Oui, oui, oui c'est vrai. Parce que si tu tombes sur un boulet, enfin. Euh, Tu, avanceras, tu prendras pas de plaisir déjà et tu n'avanceras pas dans le jeu quoi donc euh, l'importance en fait c'est vraiment d'avoir des, des personnes que tu connais tu sais de la façon dont ils jouent et puis euh et d'avancer ensemble quoi enfin j'ai joué avec toi Canon et on a pris un, un petit pas possible parce que enfin, non seulement on avait Skype pour communiquer c'était vachement mieux que le, le chat euh, du jeu photo. Sur, sur Sony ça c'est toujours pas ça quoi et, euh, et, et le fait de communiquer comme ça en fait on arrivait exactement à faire des stratégies pour savoir comment avancer qui faisait quoi hein. enfin c'était ça c'était un pied pas possible mais c'est le, le gros point positif du jeu ah oui, non mais oui. c'est sûr et ah, excuse-moi vas-y Non mais tu vois, maintenant moi un, un petit nouveau app qui, qui commence euh, qui voudrait prendre euh, le Resident Evil là, dans, en, en pleine marche comme ça euh, ça... Enfin moi ça me refroidirait parce que euh, quand tu vois un peu comment comment euh, l'action est figée et tout ça, euh, tu vois ça, ça avance pas quoi. Ça peut rebuter certains au bout de... Ils achètent le jeu au bout de deux semaines ils s'enlacent parce que justement... Euh, euh, Ne connaissant pas la série, par euh... ouais, les, les autres, euh, ça, ça, peut freiner quoi. Ouais, mais euh, moi, ce que, ce que je t'invite à faire sincèrement, c'est bon, pas maintenant parce qu'il est encore cher. Même d'occasion, il est encore cher. Mais euh, si tu le chopes pas cher, il faut que tu le prennes parce que tu ferais... le cop. Co c'est enfin, euh, tout ça vient de le dire. C'est t'as pas mieux en cop co pour moi. T'as pas mieux. T'as pas mieux. Le problème, c'est que maintenant, en fait, le jeu, il a un certain, un certain âge, en fait, et que pour trouver un bon coéquipier pour jouer dessus, maintenant, faut va falloir s'accrocher. Moi, tu vois, enfin, moi, perso, dans la communauté, je suis toujours partant pour aider quelqu'un à le faire, et, et je le ferai volontiers. Bon, là, ça, ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué parce que vu que je dérangeais, j'ai fait une overdose. Mais si y en a un qui veut se le prendre, je le prendrai parce que le, le, le côté coop est tellement fabuleux. Enfin, ou... pour moi, c'est un, c'est un jeu qui grandit. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué pour l'instant sur PS3, sincèrement il n'y a pas de jeu qui m'ont accroché autant que lui ok donc euh, de toute façon je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est l'un des un, un des meilleurs jeux euh, qui est sorti ces 12 ou 18 derniers mois et oh oui. et je pense qu'il qu restera euh, je pense qu'il restera dans les mémoires très sur ce, voilà sur ce merci et retrouvez-nous sur euh, notre site euh, www.communauté-ps3.info à plus salut salut So...